Elle se couvrira de nuages rouges. C'est pas Ce sera le temps où chaque cœur tremblera. Ce sera le temps où chaque se souviendra. Il arrivera. Ce sera le temps où chaque trembleur tremblera. Ce sera le temps où chaque se souviendra. Il arrivera. se sombre pendant fermeront leurs portes et se sauveront dans leurs abris ce sera le temps où chaque trembleur La... Hey, hey, hey.